Jurisprudence de la homme RA28. Je reçois la pierre noire où je me réfère à cela, et je grandis, et je reçois le pilier.